Euh, Lola, euh, tu es en euh, en quatrième. En troisième, pardon. En troisième. Et qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui ici? Euh, aujourd'hui, les étudiants de Paris se rassemblent pour protester contre euh, l'inefficacité de de l'État. Euh, ils prennent aucune mesure climatique. Attends une minute. Je...